Nous voici de retour avec vous, chers amis du train de la musique, pour vous offrir les meilleurs de la chanson française. Et c'est pour cela que je demanderai à Mireille Mathieu de nous interpréter. Non, rien de rien. Non, nada de nada. Nada de nada. <rire> Plaisir, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec l'air très mono n balayé pour toujours. Continuamos con un ritmo diferente, de algo parecido a la música americana, de una canción bien conocida. Escúchala con Claude François. c h a t e n d r é 君たちのために、君たちのために、君た きれいな。 Avec la cadence caribéenne, quel rite! Très joli, ne trouvez pas cette musique est de Soumia et le titre est Tu es parti, ya des fouistes. 自分が手をためてもらう Bye. u t Plus loin dans l'histoire avec qui Avec une grande vedette qui se passe d'introduction. Oui, c'est madame Edith Piaf qui nous apporte un bouquet d'air frais avec sa chanson Notre-Dame de Paris. Ah ah, Notre-Dame de Paris. Dans le Paris de Notre-Dame, de Notre-Dame, de Paris, bien c o l o c h a l bande à plein le dos, porté Notre-Dame sur son dos. Il se prend pour Quasimodo, r e g a r d a n t l'air la vie qui grouille, au lieu de faire des ronds dans l'eau. Tu peux pas vivre comme une grenouille, moitié sur terre. Sur moi je pourrais f a r e rester là-haut Dans le jardin de Notre-Dame Où l'on se fait de bons amis y a casse pour l'amener chaque matin Un peu de maïs au creux des mains Les pigeons, moi je les aime bien Les p é n i s se fichent des pigeons de la cité L'oeil e i d e mouette, elles n'ont que ça dans l'idée. Oui, mais autour de Notre-Dame, il y a des voyages à bon marché, et ces petits c o i n s où le bonheur empêche les maisons de pousser, on l'appelle m a r c h é aux fleurs, Henri IV. Verdâtre, a i M e sous son verre de gris, la vieille flèche qui lèche le plafond gris de Paris. Et toi sous le pont de Notre-Dame, regarde dans l'air, tu comprendras que si tout le monde faisait comme toi, dans ton p i n a l il y aurait de la pluie, même les ponts. Ça se construit, car pour aller de Notre-Dame, de Notre-Dame jusqu'à Paris, q e l l e a bien fallu se mettre au boulot et porter des p i e r r e s sur son dos pour passer par-dessus l e a Voilà pourquoi Paris s'enroule, s'enroule comme un escargot, pourquoi la terre s'est mise en boule. パーフェクト、パーフェクト、パーフェクト、パーフェクト、パーフェクト、パーフェクト、パいフェクト、パーフェクト、パーフェクト、パーフェクト、パー Cuídala por mí, por favor, y también júrame felicidad, porque yo la amo demasiado y no puedo estar a su lado porque ella está contigo y yo la amo. Prend bien s u i de él. C'est el titulo de la chanson que va a chantar Claude Barzotti. Prend bien soin d'elle. 私たちの歴史は私たちの歴史です。 Je n'ai pas su la raconter, me restent mes rêves de gloire, mais j'ai plus envie de chanter. Protège-la, elle est fragile, prends garde à ne pas la faire pleurer. Elle me quitte ainsi soit-il, essaie au moins de bien l'aimer. Prends bien soin d'elle, prends bien soin d'elle. パンビアン・ソン、so so ・ダ i ソー・ o ィ t ィデイ、パンビアン・ソン・ダイ、パンポッテキ・エレメ、フォーヌ・ガル・ソー・テミ、ソン・ダイ、ソー・ダイ、ソー・ダイ、ソー・ダイ、ソー・ダイ、ソー・ダイ、ソー・ダイ、ソー・ダイ、m ー・ダイ、ソー・ダイ、ソー・ダイ、ソー・ダイ、ソー・ダイ、ソー・ダイ、ソー・ e イ、ソー・ダイ、ソー・ダイ、ソー・ダイ、ソー・ダイ、ソー・ダイ、ソー・ e イ、ソー・ダイ、ソー・ダイ、ソー・ e ー・ダイ、ソー・ソー・ダイ、ソー・ソー・ダイ、ソー・ a ー・ダイ、ソー・ソー・ソー・ダ o ソー・ソ mal. フェ n t ショ i エル t t e n t i o ミ e フリマンド・リフェル。エルカン、ラブリゼ、ラブリュ f プロテジュ de ディ i Vont ・コン r e s Prends bien garde à ne pas la perdre、à ne jamais la décevoir。Elle n'est pas de celles qui restent, En s'accrochant à leur mouchoir. Elle était ma plus belle histoire, je n'ai pas su la raconter Me restent mes rêves de gloire, mais j'ai plus envie de chanter p r o t è g e l a elle est fragile Mon garde à ne pas la faire pleurer Elle me quitte ainsi soit-il, essaie-moi de bien l'aimer Prends bien soin d'elle Prends bien soin d'elle Prends bien soin d'elle Sois-lui fidèle Prends bien soin d'elle Qu'importe qui elle aime Pourvu qu'elle soit aimée ンパンパンパンパ e パンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン じゃあ、そうなり、一緒に本を貫く。 Et c'est le tour maintenant de Dalida de dire à Serge Lama que Yea est e n f e r m e quand elle se va. Je suis malade. Je suis malade. Je ne rêve plus. Je ne fume plus. Je n'aime même plus d h i s t o i r e Je suis s e u l sans toi, je suis laide sans toi. Je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu p a r s Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. I'm a m a I'm a man, I'm a m e n I'm a m I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm e man, I'm a man, d m a man, I'm a man, I'm a a n I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a m a I'm a a I'm a man, i a man, m a n I'm a man, i I'm a man, I'm on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt deux ans que tu t e n fou. s Comme un rocher, comme un péché. Je suis accroché à toi. Je suis fatigué. Je suis é p u i s é de faire semblant d'être heureuse, Quand ils sont là. Je bois toutes les nuits, mais tous les whisky, pour moi, ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller, tu es partout, je suis malade. Complètement Malade, je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Comme toi, tu donnes, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tout méchant. Tu m'as cité de tous mes mots. Pourtant, moi, j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seul avec moi. Et moi, comme un gosse idiot, près de ma radio. J'écouterai ta propre voix qui me chantera. Je suis malade, complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. je suis. 私は私の母親と一緒にいる。 Même si tu revenais, cela ne changera pas grand-chose. Même si tu revenais, c'est le titre de la prochaine chanson que nous allons écouter. Oui, le temps nous file entre les doigts et il nous fait la guerre et on doit partir, vous quitter avec regret, seulement dans l'espoir de vous retrouver encore une fois. ご視聴ありがとうございました。 Y que la paz y alegría estén en sus casas. Hasta el próximo domingo para un programa similar. Muy buenas noches a todos. Sean muy felices. Buenas n o c h e Les mois ont passé et malgré moi j'attends. Je t'attends encore et pourtant, pourtant même si tu revenais. Je crois b i e n que rien n'y ferait. Notre amour émera jamais. Je souffre de trop si tu revenais.